Hey, yeah, hey, yeah. a nigga, on fuck, croire. fuck, Hey, hey True, got the fucking your... oh. Le pilon est vert comme les aliens. ville la terre de mes aïeuls Meurs légères comme ceux d'Ayem. On coupe le Zamal avec de l'aïeule. La concu va falloir patienter. J'élimine les MC par centaines. Le bif nous redonne de la santé. On s'amuse entre nous pendant que eux s'emmerdent. Si tu veux la victoire, faut mériter. Que du cash liquide pas dérivé. Comme l'ingodor je peux pas périr. Mes petits comptes t'a pas compris. Gros remets replay. C'est trop facile dire y que l'Elias qui nous fascine on attend que la chance nous fascine en attendant on casse les couilles et nos casses me que les insignes je suis gêné con faut croire j'ai peur de rien faut croire connaît que l'argent du trottoir je m'en suis rendu compte un peu trop tard je suis gêné con faut croire j'ai peur de rien faut croire connaît que l'argent du trottoir je m'en suis rendu compte un peu trop tard Hey, je rentre dans la prod comme Nizi Mi skin La carrière de la concu fait grise mine La boîte est espronique à cette vitesse crois tu me rattraper à cette vitesse Je suis lancé j'ai déjà pris à cette vitesse Parce que la boîte est espronique à cette vitesse T'es pas dans sa voie gros t'es largué J'ai neuf de haut 14 je suis armé Mes amis sont harnieux Ah ouais Tes amis sont ailleurs il paraît Ta pétasse me connaît par mon prénom Elle a enquêté elle connaît ma vie Elle est prête à venir même si la route est longue Tout ça pour espérer me c'est la vie Je suis gêné con faut croire J'ai peur de rien Faut croire Connecter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 Moi comme une milice, puis pilon vient du bled comme Ninis Pas d'opéra que du paieras pas pour les peurs, je n'ai pas peur d'affronter tous ces petits PD Le rap c'est du feu, il est venu m'éclairer, je rappe en blues, mange poteau, je suis venu opérer, les boulettes dans mon joint s'allument Les planètes devant moi s'alignent on se on on se fait la bise, on s'allume, mais derrière moi gros tu fais comme ça lire Les rappeurs c'est pire que des meufs Ils jackent tout le temps c'est con Mais quand ils se retrouvent devant le canon du neuf Tu verras gros y en aura pas un qui bronche Je suis gêné con faut croire J'ai peur de rien Faut croire Connais que l'argent du trottoir Je m'en suis rendu compte un trop tard je suis gêné de con, faut croire J'ai perdu rien, faut croire Connais que l'argent du trottoir Je m'en suis rendu hey, compte un peu trop La tard. vie est belle mais la vie est un combat D'ailleurs la main Ils vont t'arracher tout le bras Moi je sais que j'ai plus de valeur Que ces cons là Ils réfléchissent trop fièrement C'est les trous de vol J'ai perdu 20 kilos Pas de régime Les problèmes ont asséché. J'suis Je bon dans la vente d'origine J'ai jamais mis un pied à HEC Dis-moi pourquoi la nuit je ne dors plus Chaque pensée me torture Dors pur, cicatriser mes écorchures. Je pense que t'es bon, maintenant c'est faux. Tu crois que t'es le seul dans ses bras de mes messages? Elle est accro, elle rêve que je finisse dans ses bras. Ouais. Je suis jamais con, faut croire. Je suis jamais con, faut croire.